De réanimation de la semaine dernière, qui comportait en plus de moi-même le Dr. Payne, Pandragon et Sinistros, un retour momentané e t marqué de Jeff. Cette édition s'est donc déroulée dans un chaos où tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, voire délectable. <rire> Mais les choses doivent aussi revenir à la normale. Quelle drôle d'expression! Bref, nous serons sages et disciplinés ce soir. Nous e n d o s s e r o n s l'étiquette de la simplicité, politesse, sobriété dans nos propos. C'est promis. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui semble trop gentil et son assistant qui semble trop intelligent. Parce que, dans les deux cas, ce n'est certainement pas la réalité. Le premier est cruel et méchant et l'autre est con et stupide. <rire> ファキン To kill them, the killing the dust of the plague, low fear m i n d d s pure hate in o r h e a r t s the speculation of our strength t o be a i t h the anxiety、no、of the making e p a y n wise of the defenseless, <laughs> no person can hear us. t s e r e as quick as they think they make. They're as quick as the startup. We a i n killin' a lot o e m Caught the fast, put the weapon time. Still believing it's reasonable time. t i l l the a m b u s h i s wrong. No o t h e o r g h t t e y w e r wrong. No one t h e u g h t they w e r stark. t i l l the masses t e burn. They thought it would be easy for them. No one getting crushed. Arrogance a n power, they're dying i n the b l o o d There will be no mercy b u r this. But they're so d e m o r s e The idiots of my enemies have been up on my sword. There is a r e a l o y f u t n i e s t fellow, they are so dumb. A big deal of the camera, t n e y r e all in the total setup. c i v e p r e p a r a t i o n for our own if you don't doubt. u n f o r c e s a r e l y our foot's a g o o e a t t m p to kill us now. Time to kill us now! Time to kill us now! Time to kill us now! Time to kill us now! Time to kill us now! Time to kill us now! Time to kill us now! Time to kill now! And if we're at the date, I'll let h e l i v e determine i s day. God p u d us to mind, we left, we left, we left to to on the line. You n o w I'm t e l l i o u bitch, y o u r the kill. You o n o w the s i d e we will never fail. d o t want t kill it with snark, kill the rest of the mark. Don't be getting me done, i o s time to kill us m o t h e r fucking now. L'intégration internationale universitaire vous informe que le Gala des cinq continents se tiendra le samedi 10 avril 2010 à partir de 18h au 10-12 de l'UQTR. Au programme spectacle, buffet du monde, soirée dansante. La présence de tous et toutes est vivement souhaitée. Les billets sont disponibles au comptoir de la g e q t r au coût de 20 dollars en prévente et 25 dollars à la porte. Pour plus d'informations, faites le 376-5011-poste25-28 ou par courriel au ciiuacommercialuqtr.ca.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 C'est fou, c'est fou. C'est c o m m e s r c o s m r e un rosé sur Nasdaq. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 6 avril de l'an de d i g r â c e 2010, I am Dr. Pain Pendragon. Et l'autre gobelin, c'est côté de moi, e t nul autre que Sinistros. e Gobelin, mais pas vert. Hum,、mmh, ça dépend de ton état de santé, mon ami. Ben, ouais. Je t'ai vu des、vrai. journées où tu étais un peu plus p â l o t e voire verdâtre. <rire> <que> d a s oui, ça va pas bien, ça. Comment vas-tu? Papy. C'est pas pire, ça vaut pas de la merde. Bien, c'est mieux que cet hiver, là, quand il n'y a plus de neige. Non, c'est agréable. C'est une、ah. fois. On peut quasiment sortir. Euh, quasiment. Ne me souviens pas, je ne veux pas ouais, le savoir. C'est ça. <rire> <rire> on peut quasiment sortir tout nu, dehors. Bon, ça, c'est i l l'a dit. <rire> non, ce s t pas vrai, je n'oserais pas faire ça. Non, mais il faisait un beau 15 degrés tantôt avant d'arriver.、Euh, c'est pas pire, c'est le、ouais. soir, là.、Mm -hmm. 9h, il fait 15 degrés, c'est cool, là. m a Il s i annonce de la petite froidure jusqu'à samedi.、Ben、écoute, on est quand même juste en début avril. Et tu découvres la... pas de、ben、fil. File, et en mai, fais attention à ton nez. Puis en juin, ben...、Euh... <rire> fais donc c e que tu veux. <rire> ça, ça... <rire>、euh, non, mais ce qui est encourageant aussi, c'est que tranquillement, pas vite, on voit que les, re... les journées ont tendance à rallonger. Ce qui veut dire que pour nous autres, c'est moins de boulot parce qu'on travaille seulement quand il fasse noir. Oui, puis les m e r i n g o u i n s sont sortis. Ah, ça, j'en ai rien à foutre. <rire> je vais te dire pourquoi. Parce que je les hais. Où? Dans la haie. t je ne l'écoute pas. Tu les haies de cèdre Je les haies de cèdre, voilà. Au plaire. C'est tout un rigolo, ce mec-là. On vient d'entendre la formation Hate Eternal.、Hey, c'était un petit bloc tout en douceur. En ben、si、oui, c'était un p e t l o u r débuter l'émission, c'était extraordinaire. T'avais-tu compris Pulsation Je les comprends、euh, relativement tout le temps. D'accord. Oui, voilà. Sacré personne. <rire> On vient d'entendre la formation Hate Eternal, ou la formation Brutal Death Metal, et la pièce Parabellum. c'est évident.、Hein? Le message est là. C'est、euh, ta gueule, c'est ça. Suris Patchem、ouais. Parabellum.、Ouais. C'est tiré de l'album Furin Flames et qui est paru en 2008 sur l'étiquette Metal Blade. J'ai bien hâte que cette formation prépare ou sorte pour le moins le prochain album parce que, comme vous le savez tous, je suis un fan de Hate Eternal. J'ai je... bien hâte que cette formation cesse d'exister. Non, pas du tout. Il y a quand même juste q u a t albums à l h e u r a c t u e l On c o a i s s a i une chance d'en faire encore moins quatre-cinq. Juste auparavant, nous avions Red Harvest, une formation métal industriel et l e s pièce s Icons of Fear, The Curse of the Universe, qu'on retrouve sur The Gr、a、Greater Darkness, qui paru en 2007 sur Seasons of the Mist. b r u t a l Truth. Bon, c'est malheureux, hein, parce qu'on a u n appel à John Supper, et puis, bon, ben, un malheur s'est accablé sur lui. i、oui. l a dû déménager, et puis. Ben, lui, i s'est pas g n é à côté de chez eux, pis i a pas,、ouais, pas écouté l'émission. C'est vraiment horrible, quand même, cette histoire-là.、Euh, ce qui fait qu'il peut pas écouter l'émission, parce que je pense que le bloc, il, ça se r a i t pas mal tout retrouvé. Mais bon, Brutal Truth est la pièce Evolution, t h r o u g h Revolution, qu'on retrouve sur l'album du même titre, qui est la dernière parution en 2009 de cette formation. Ça s'appelle Relapse. The Side est la pièce Eight of all hatreds que l'on retrouve sur Till Death Do Us Part. veux dire, parti, p i b a b o a n i è apparition aussi de la formation américaine qui p a r p a r t e n 2008 sur E-Rake. C'est un des très bons albums de dessin. Et on a ouvert avec une pièce toute n puissance. The Time to Kill is Now, t h Cannibal Corpse. Pièce d'ouverture de l'album Kill. On pourrait r a i s o m e n t faire de la danse sociale là-dessus. Puis qu'à la rigueur, on aurait pu le faire. Tu l'as même fait. Oui. Voilà. Écoutez. Ça me fait penser, ça fait penser à trop d'annonces poches que je vois à TV, ça. Oh, il y en a, il y a rien y...、ah. qu que Corp, ça, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c e s a i s p a s q u o i là? Ça, c'est ça. n o c'est un, c e u t un, f a s t un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, d e s t un, c'est u a c h è t e n t Ces maudites ben, annonces proches et les traduire de façon ridicule en oui, français par-dessus. J'ai vu pire que ça. Comme. Le réseau Astral Media.、No、ceux qui ont. La majorité du s p e c t a t e u Ceux qui ont Téléthon, qui ont m u s i q u e Plus, qui ont t é l é t m o n Plus. Il est 3 h du matin, puis je ne m'endors pas. Jusque-là, c'est très peu intéressant. Tu vois, t a s s e r à tes b a i n puis tu dis bon, je allez, allez écouter.、Euh, Coupe l d'épisodes à Canal Z, o u tu sais, m o i zappé. Mais non, c'est c e t t e maudite annonce-là qui passe, le chop-chop. là. En loupe. n l o u p sur toutes les Christy de Canal. <rire> ben. Je suis allé tu... me r e c o u v r e r Ben, e s tu vois, t'es-tu endormi? Ben, à un moment donné, si tu fais. Si tu garde, je paye pour le câble, moi, c'est quoi la joke, là? Ben, me relais cette histoire. Ne paye plus pour le câble, désabonne-toi. Ben oui, mais il m'a piraté de toute façon. Les fois que j'écoute la TV, il a fallu que je tombe sur ta maudite cochonnerie, là aussi. Écoute des films. Achète-toi des DVD. Écoute des films. Tu vas avoir la maudite paix de tout ça. Bon, Je ne suis pas mieux. Je l a i s aussi.、Euh, mais je n'arrête pas de chialer non plus. Mais tu peux-tu concevoir. Écoute, ça ne c o û t e rien. Je comprends quelque part, là. Est-ce que je comprends? Il y a du monde qui trouve que, waouh, c'est extraordinaire. Oui, ce mais ce s t que、là? le problème. C'est qu'ils vont t'offrir cette maudite patente à gosse, là. pour, bon, on va dire, bon, 24,95. Mais plus les frais de shipping. Plus les frais de shipping, c'est trois fois le prix de la bébelle. Oui. Tu t'en vas chez Corvette à Nicolette pis u tu vas le vendre à 12,99. C'est la même, telle que vue à TV. Oh. Puis, le pire, c'est que quand je les vois t'offrir, essayez-le pendant 30 jours, tout à fait gratuitement, si vous ne l'aimez pas, retournez-le. Ils n'ont pas oui, le choix, c'est la loi. Ça te coûte une terre en bois bout de boute de le retourner. Ben oui. Fait que tu te dis, ben là, tant qu'à payer 120$ de retour de shipping, ben le g a r d e z Ben oui, c'est ça. Et voilà, elle est là, la pagne. Ça fait du bien, hein? Oui, mais les frais de shipping sont vraiment épouvantables. Ben oui, mais mais ça vient d ê t Tu sais, mettons, bon, euh, euh, pour euh, seulement un paiement facile de 24,95, ben oui, tu as 48,50$ de frais de shipping,、ouais. tu sais. Pour seulement 175 000 paiements faciles de 9,95. Et ceci, nous hypothéquons même votre progéniture.、Mais、Recevez、hein? ce magnifique épluche patate、mais、automatique. Ce n'est pas tout. Vous recevrez en plus ce magnifique outil pour Pompon. Puis là, le pire, c'est qu'ils vont dire là, là, si tu n'appelles pas. Là, là, on a juste 20 minutes. Là,、ouais. Il faut t'appeler dans 20 minutes. Mais... Mais parce que 21 minutes après, l'annonce, repasse. <rire> eh bien, ça nous a fait tellement de bien. Oui. Euh, Sinistros, on va juste parler bref, brièvement des spectacles qui sont t e n d s i r dans la région. Vendredi, le 9 avril, c'est ce week-end. À l'appart, si tu b o u g e je... Ben oui, il y a Bomb Nation qui vient, le b a n c que je t'ai parlé justement cette semaine. Ben oui. T'as p e n s ça ce soir, t o i n o n ça va aller q u s s i t ô t que je vais recevoir le CD. Là,、bon、là, ben, ça, je vais le j o u d e r avec le.、Euh... M. Jack qui s'appelle,、euh, il m'a dit Tu peux venir vendredi, on va aller voir ça à l'appart si j'ai deux petites minutes.、Euh... Je ne sais pas de quoi ça a l'air, ça doit a l l e n D'après moi, c'est où il y avait le c o l l i m a t i o n avant ça. Tu sais, le premier c o l l i m a t i o n là? Ça doit être minuscule. Ben, ça ne doit pas être très très grand, effectivement.、Ouais, okay. Peut-être que le monde rentre pour aller voir le spectacle à coup de rotation.、Hein. Ah, Peut-être.、Ouais. On Bref, fait une、euh... tournée.、Euh, euh... C'est ça, les 10 autres prochains, vous rentrez.、Bon. Parce que l'adresse,、euh... c'est 45 Saint-Antoine. Oui, c'est vrai, c'est pas mal un début. L'appart qui est s i t é au 45 Saint-Antoine nous présente s h i n o b i Bomb Nation et Soil of Ignorance. C'est vendredi, ce vendredi-ci, le 9 avril. Les portes ouvrent à 20h, c'est 5 et c'est pour tous. La salle Gaston-Monville d e de Drummondville, c'est Blinded by Fate, FTME. f t m m a g e à s o i Et. p i t e meuf! Meuf! Avec <rire> Paroxysm Slaughter Slashing. Donc, à Drummondville, c'est le Gaston Mandeville, samedi 17 avril. Les portes ouvrent à 19h, le spectacle est à 20h, il en coûte 13 c'est pour tous. Et le Metal Fest, 10e édition, sera le 15 et, 15 et 16 octobre prochain à la b â t i s s e i n d u s t r i e l l e Bon, l n aucun a détail, mais bon, il est un petit peu tôt pour le dire aussi. Ceci étant dit, c'est Listros. Allô? It's up to you. It's up to me. Not to me. To you. h y vu que j'avais vu que dans ton playlist, t'avais décidé de faire un, un petit buzz old school. T'es-tu fou, toi? Pas fait... Ben oui, t'as fait ça. Ben oui, t'as fait ça. m a u d i m e n t e u J'ai décidé de faire un bloc style old school, mais. poche. Poche. <rire> Donc, j'ai décidé de prendre trois bandes de, de, de la nouvelle génération de, de, de ce type de trash metal, puis deux vieux bandes aussi. f a qu'on va commencer avec.、Euh, Les, puis les, les, le chef de file présentement dans le trash metal、euh, américain, a, qui est Warbringer. Tu es malade, tous Exodus. Ben là, Exodus, ils ont rien qu'à. Je s u i une gang de pépère en hey, c h a i s e roulante. Ben, il m e dit que les p é p è r s ils en déplacent pas mal, là. La je sais, je sais, je、euh, sais. Mais Warbringer, c'est le band qu'on voit partout présentement. À, puis, à, à,、euh, à toutes les deux semaines. Oui, à toutes les deux semaines, effectivement. Ça, c'est pire qu'un Chop Chop.、Ça. Non, mais c'est un bon band live, là, ça, c'est clair. C'est vraiment cool les voir je live. Je les ai、là. pas vus live. Ah, ça b r a s e beaucoup. Oui. <coughs>、ouais. Fait qu'on va voir Warbringer, Swashbuckle, e、euh, t on reviendra, euh, après. Euh, un autre tantôt. Après un autre tantôt pour le Norman d Clature, là. C'est bien cela. À Warbringer, allons-y avec s y s t e m a t i c Genocide. Go.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 Je m'assume. Pauvre insignifiant. Je m'assume. Bon. C'est、euh, m o i C'est la face. Fait que t aimes les sushis. Ben, d a n s la façon que tu te dis que t aimes les sushis, tu devrais aimer me regarder de bord. <rire> ouais, mais ça dépend quelle sorte de sushis. <rire> ah, ça, c'est l'avenir, tu le réserveras. Les sushis pas frais, moi. o u a i les pas frais, mon poisson. Non, mais i les t pas frais, pas tout. <rire> Toi, le pas frais, là, c'est quoi qu'on vient de n n t e d r e h e le pas frais, on vient d'entendre quoi? Halloween! Avec la pièce Murderer tirée Non, non! Le... <rire> c'est ce qu'ils disent! <rire> avec des, oui, oui! a v e c <'est>... <rire> <rire> la pièce Murderer sur,、euh, parue sur、euh, le mini LP h、euh, a l l o w e e n paru en 84. Sur Noise Record. Noise. Noise, noise. Il se charge les noises, toi, là Ah, putain. Ah, putain. Tout juste avant, on a eu、euh, le cultissime Venom avec Raise the Dead、euh, sur l'album Black Metal. Le cultissime, dit-il. Oui, dit-il, c e s Mais ce qui s'en vient vraiment <rire> cultiver, <rire> le moment. Vraiment culturé, <rire> avec un grand K. Oui! Euh, c'était tiré de l'album Black Metal, paru en 1982 sur Need t Record. s C'est toujours、hein. bon, écoutez ça. Venom, c'est tout le temps, c'est du rush et roule. Ça faisait partie de mon petit bloc, ben, mon pré-bloc、euh, qui va continuer avec ton bloc plus tard. Là.、Mm -hmm. ben, euh, dans Pas Long, là. Ben, Dans pas long, ça s e p l a i t ça.、Euh, tout juste avant, on a eu Razor of a r k h a m avec、euh, la pièce Bite of Dogmata, tiré de l'album Hommage to Marty, paru en 2009 sur Metal Blade. Oui, c'était good ça. Oui, c'était très bon ça. On a eu、euh, Dragon Force. Non, non, c'est une... <rire> une blague. Hey, une blague. Swashbuckle avec、euh, Scurvyback. Euh, tiré d'album Back to the News,、euh, paru en 2009 sur Nuclear Blast. Yes. Et ensuite,、euh, on a eu Sonata Artica. Bien long, je fais des blagues encore. Fait q e t sont vraiment bonnes tes blagues. Et... non, c'est peut-être mieux que Heavy Nosaur.、Euh, gang de. Bravo. Gang de p é t e s Sonata Artica, qui sont déguisés en dinosaures pour apprendre le Heavy Metal aux enfants. Ben oui, quelle bonne idée.、Hein? Oui, c'est excellent. Moi, je me n Je bon, me possède plus. C'est tellement original. Je, je me, me, me possède、ça. plus p l a y Il n'y avait pas une gang de bouffons, t e l e t o b i s qui avait fait a b i z Metal, maintenant, oui. Place des trous ici, puis ils m'ouvrent, ils sont verts. Bon,、mmh, p e n s e z l e Ça p r e n d r a i t bien des power m é t a l l e u r s pour faire une connerie de m e r e t vous voyez, chers auditeurs, combien nous apprécions le power m é t a l Oui. Parce que c'est、euh, pas fini, moi. Non, parce que nous apprécions le m é t a l t o c o Parce que le m é t a l c'est pas fait pour les enfants. Non. C'est pas fait pour être gentil. C'est pas fait, fait pour, pour avoir... être méchant. C'est fait pour être evil. C'est fait pour être sortir des tripes. C'est fait pour destroyer la planète entière, pas pour aller dans le champ s a u v e r la princesse sur un cheval blanc.、Maud、et accompagné、saint. de petites abeilles bourdonnantes. Des petites abeilles bourdonnantes, des abeilles butines, des petites a b e i l s Et、fleurs. des papillons virevoltant dans les airs. <rire> oui. Et tout ça sous l'usine joyeuse. Et ensoleillé par le soleil <rire> chatoyant d'une v e r t e prairie. Arrête ma b r a i l l e On va commencer le bloc avec Warbringer. du vrai métal, là. Ben oui. Avec Systematic Genocide paru sur l'album War Without End en 2008 sur Sanctuary Media. Là-bas, eux autres, Warbinards, g ils ont compris. Ils piétinent les champs et les petites abeilles avec、y、un stagne. Ils mettent le feu au n a p a c Ils mettent le feu là-dedans. <rire> Justement, chers auditeurs, auditrices, il en est. Ce soir, maintenant, là, présentement, il y a de fortes chances que ce soit Sonatartica c Qui poussent des hurlements absolument horribles à l'impérial de Québec. Ils, ils sont ce soir, en fait, ils étaient en, com en compagnie de Mutinity Wetton et de Power Glove, qui semble-t-il, selon les, la vaste connaissance de Sinistro, s'en va les choses tout si ridicules les unes que les autres, qu'il s'agirait d'une formation qui reprenne les pièces de Nintendo en version métal. C'est ça. Eh bien, pour que tu t'attardes à savoir ça, tu viens encore de. De confirmer que t es vraiment, mais vraiment une perte de temps sur deux genres. m a i non, mais regarde, je connais les dinosaures, là. Fait que, non, que... mais ça, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas de ma faute. Ça, c'est pas de ta Je te pardonne, c'est pas de ta faute. <rire> mais il faut que je te conte une anecdote.、Moi、il y a plusieurs、donc. années, j'ai eu l'appel, lors d'une émission de r a n i m a t i o n d'un auditeur qui me posait la question à savoir pourquoi, vous dites plusieurs années, je dirais peut-être un 5, 4, 5, 6 ans peut-être, Pourquoi je ne pensais pas de sonateur Tika? Parce que. b e n je lui ai répondu parce que c'est pas bon. Pourquoi je passerais quelque chose que j'aime pas puis qui est pas bon? i l m'a traité d'inculte. Non,、ah, c'est pas inculte. C'est pas inculte. C'est parce que c'est le problème, c'est que t as de la musique poche. Oui. Mais là, quand le chanteur se met à chanter, c'est encore plus horrible parce qu'il chante comme s'il avait les couilles pognées dans son z e p p e r sur de la musique Avec poche. Avec une étau qui sert le tout. Oui. Non,、et、je lui ai dit, parce que c'est pas bon. Je ne passe pas de la musique qui est pas bonne. Pis l était tout offusqué de tout ça. Mais je me rappelle pas de cette, du nom de cet auditeur-là, mais si jamais par heureux hasard, il serait à l'écoute ce soir, je lui ai dit, ben, tu connais que dalle. o、okay. k Mais par contre, le samedi le 10 avril, le samedi-ci.、Si, le samedi-ci. Quelque, quelque chose a u t Ben oui, Fat Charles, quelque chose de très intéressant, accompagné de Moon Sorrow et Swallow the Sun. C'est au Club Soda. C'est à 19h, il en coûte 25 et 69, 30 et 56. Et le b i l l e VIP au nom de. Au nom de. Au, au nom de. de au nom de. de, de au, au, VIP, voilà, c'est ça. <rire> au prix de 50 et 50 plus taxes. C'est disponible via Ticket Pro. Et le lendemain, soit le dimanche le 11, ils seront à l'Impériale de Québec pour 30 35 et VIP 55 plus taxes. Jeudi 22 avril, à Molly Marth, en compagnie de Elvetees et Holy Grail. C'est au Metropolis à 20h via ticket de pro-coût de 27 et 64, 35 et 43. Plus taxe, c'est le lendemain, le 23 avril, un vendredi. Ils seront, ils seront à la billettec, tiens. Ils seront à la billettec. i s C'est p l u s e u t e s qui v e n d o n t nos billets, nous autres, i l s seront à l'impériale. Pendant et... que la foule va aller faire un spectacle à l'intérieur. <rire> c'est un concept extraordinaire. Faut le, faut, faut l'exploiter. <rire>、euh, c e s h c'était 19h30. Euh, c'est pour tous. Euh, toujours en compagnie des Loveties et Louvetie et de Holly Grail. Grail c'est.、Euh, ben là, il n'y a pas de prix, ça doit être gratuit. Oui, c'est gratuit. mais c'est ça, parce que c'est la foule qui fait le spectacle. <rire> c'est vrai, t'as raison. <rire> Mardi le 27 avril, Carnival Corpse en compagnie de. 349, formation.、Euh, Pas un 349? Un 349. Un 349 qui sont vient avec c o l n i b a l Corpse.、Ah, oui, en compagnie. Mais ça de... va être un show très gentil. Oui, tout ce qui est plus plaisant. Des petites abeilles qui butent des petits f l a c o s En compagnie de Skeleton Witch, Licorice Nocturne.、Euh, c'est Pour tous, c'est au Club Soda à 19h. Il en coûte 25,69 et 69 et 30,56 et 56 plus taxes et i s s i s t é via Ticket Pro. Puis là, ben, on est rendu au mois de mai. T'es pas, pas obligé de le dire, celui-là. Ou... Non, non, j'ai dit lui, probablement. Fait. Non. Mais je peux te dire que ce soir, puis demain, c'est s a n a t a r t i c a Puis allez-y pas écouter Réanimation. Puis demain, on n'est pas en ondes, mais vous pourrez écouter le podcast la s e m a i n e Pass. é e C'est ça. Voilà. C ça. Donc, c e c i é t a n t d i t Le prochain bloc, mon cher Sinistro, je dois être. C'est dire... du vrai métal, du vrai métal. C'est tout. Ben, voyons, a ici. Qu'est-ce qu'on pense d'autre que du vrai métal? Ah, c'est vrai, t e l t e m e n t Le prochain bloc, je l'ai dit à quelqu'un. Pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Arrête, dirais, la tête ne me passera plus dans la porte. Et je dirais un tantinet d'affection. C'est un b l o c que j'ai consacré uniquement à du trash old school.、Euh, bon, je conviens qu'il y ait une pièce du nouveau sacrifice, mais quand même. Et cette personne, c'est nul autre que moi. <rire> je me disais, c'est pour dire, je fais là, voyons, arrête, la tête ne e passera plus dans la porte. On va débuter tout avec une formation que j'aime énormément et dont j'ai redécouvert l'album、euh, ce week-end dernier parce que je l'ai eu en cadeau. C'est une édition spéciale de Fabulous Disaster Exodus. La pièce étant Fabulous Disaster, on entend du Resort, Celtic Force, Vive World Sacrifice, Creator Process Dark Angel et Go, right? a l l o n g now. Go, go, go, go, go.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 Les mardis de la relève du Gambrius, un événement en production Joshua et c e s t f o u 89.1. Non, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser et je n sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un v i b o u r g m a s s a i r e il me semble que c'est évident.、Euh, ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh!、Pff. Je pense que je vais recommencer.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 C'est fou, ça. C'est fou, ça. C'est fou, fou, ça. 89, 8 9 89. Est-ce qu'on a du plaisir? h Eh, eh, on m m e a du fun. On a. Ben, on a retranché deux pièces parce qu'il faut quand même que Sinistro ait le temps de passer ses choix musicaux. Donc, on a entendu à l'instant, avant cette publicité, Passers et, et la pièce. Le champ d'honneur de cet album, les exorcistes que l'on retrouve sur Seven Churches, Paris en 1985. Il i n'y a, a pas de petites abeilles. Non, ici, il y a juste des gros bourdons enragés. et、oui. Encore, je te dirais peut-être même des scorpions.、Oui. Euh, juste auparavant, Creator est la pièce、euh, charmante, mais je ne dois pas dire que techniquement très bien ex ex exécutée. La fin du pain. Oui. a s Endless Pain. <rire> Un pain sans fin. Un pain, c e s é r v e i l e u x pain sans Un fin. Un pain sans fin. Tiré de l'album éponyme du même nom, qui est paru en 1985 également sur Noise.、Euh, on a fait le retrait de Sacrifice. On avait Voivod et la pièce Ripping Headaches, que l'on retrouve sur mon album préféré, qui est r a w qui est paru en 1986 sur Noise. Histoire de donner、aussi. des mots de tête. Eh oui, effectivement, Celtic Frost et Morbid Tales. T'es-tu morbide? Je suis des fois. Ok, d'accord. Je suis pas mal tout le temps. Euh, qu'on le retrouve sur l'album du même nom. Bon, b e t h e s qui p e r d r a n s e en 84, sur Noise également. Razor, la pièce Iron Hammer que l'on retrouve sur Evil Invaders. Très bon album de 1985. Ah, étrangement, j'ai marqué 1085. C'est très vieux. C'est un une vraie <rire> relique. Très, très vieux. Sur Attic Record, on a ouvert avec Exodus et la pièce Fabulous Disaster de l'album éponyme. Fabulous Disaster de 1989, à l'époque de Steve Zitro-Souza. Under, Under One Flag étant l'étiquette.、Euh, donc, Sinistro, s'il incombe à toi de fermer cette édition de r é a n i m a t i o n avec tes choix qui vont être gênés. Aucune idée de ce que tu vas. Une... Ben oui, a s mais je ne sais pas avec quoi tu ouvres, je ne connais pas que tu okay, as mais mais l i n formation. Ok, mais c'est a r t u r u s avec une pièce de 1996,、euh, To Do Odwell's in the Night, paru sur l'album Aspira Hymns Symphonia. Ensuite,、euh, nous aurons、euh, Old Man Child, Devin Townsend et Dissection. Alors, on a, on a un petit bloc un petit peu disparate. Let's、euh... go. Allons-y, Acturus. Et on reviendra pour faire une pseudo-salutation avant la dernière pièce. Oh, si ça nous tente. <rire> o u s c'est ça. Yo! <rire> I have come far from across the omniverse. You shall fetch me your universe's ultimate cup of coffee. Black. You have five Earth minutes. Make it perfect! Déjà tout. Ben oui,、euh, désolé pour les petites erreurs, ben ça n'a pas trop paru. Ben non. On j o s a on j o s a nous autres là, puis ça allait bien.、Euh, on vient d'entendre,、euh, ben oui, effectivement, c'est déjà tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, partout pour、euh, réanimation. Surtout la semaine prochaine. Oui,、ben. on vient d'entendre Devin Thompson avec la pièce N9 tirée de l'album Ziltoid et e Omniscient、euh, tirée、euh, sur euh, Inside Out、euh, en 2007. Tout juste avant, Old Man Child avec、euh, Honorly Foreign Crusade、euh, sur Slaves of the World sur Century Media en 2009.、Et、on a commencé avec a r t u r u s Tudo, Old w e l l i s in the Night、euh, sur Asperia EM's Symphonia,、euh, Ancient Lore Creations paru en 1996.、Euh, la semaine prochaine, ben, mangez de la chenou toute la gang. <rire> J'aime ça comme ça. Sinistro, semaine prochaine. On se retrouve, et puis, e、euh, n attendant, vous autres,、euh, comme John Supper, si vous avez manqué l'émission, ben, vous pourrez toujours vous reprendre sur le net. Il y a les podcasts, d i s p o n i b l e s sur le Facebook de réanimation.